le 5 orba au bel yari Edith Piaf C'est l'air qui m'obsède jour et nuit cette terre n'est pas née d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cette l'air m'a rendu la folle Sans froid j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a à couper la parole il parle toujours avant moi et sa voix ouvre ma voix Padam Padam Padam il arrive en courant derrière moi Padam Padam Padam il me fait le coup du souviens-toi Param param param. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. C'est terre qui sait tout par cœur. Il dit "Rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il y a pas de raison pour que tu ne pleures pas." Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre vous Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des hommes Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des « Je t'aime » de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujourss qu'on achète au rappel Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu J'ai écouté le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon passé défilait regardez garder du chagrin pour après J'en ai tout un seul appel sur cette terre Qui bat, qui bat comme un coeur Sous le de Paris s'envole une chanson mmh, Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon la, la, la, la. Sous le ciel de Paris marche des amoureux mmh, Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux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 Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh, Il endort dans la nuit les clochards et les gueux mmh, Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu mmh, du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris c'est qu'il aime malheureux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 de Notre-Dame de Notre-Dame de Paris bien que le sable en a plein le dos porter Notre-Dame sur son dos il se prend pour quasimodo regard dans l'air la vie qui grouille au lieu de faire des ronds dans l'eau tu peux pas vivre comme une grenouille moitié sur terre moitié sur l'eau Moi je j'préfère rester là-haut Dans le jardin de Notre-Dame Où l'on se fait de bons amis Y'a qu'à se promener chaque matin Un peu de maïs au creux des mains Les pigeons moi je les aime bien Les péniches se fichent des pigeons de la cité Goélettes, oh, mouettes, Elle mouette, n'ont que ça dans l'idée Oui mais autour de notre y a des voyages à bon marché Et ces petits coins où le bonheur Empêche les maisons de pousser On l'appelle Marché aux Fleurs, Henri IV verdâtre aime sous son verre de gris La vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris Et toi sous le fond de Notre-Dame Regarde en l'air, tu comprendras Que si tout le monde faisait comme toi Dans ton pinard, il y aurait de la pluie Même les ponts, ça se construit Car pour aller de Notre-Dame De Notre-Dame jusqu'à Paris Elle a bien fallu se mettre au boulot Et porter des pierres sur son dos Pour passer à deux sous l'eau Voilà pourquoi Paris s'enroule S'enroule quand La terre s'est mise en boule Autour des cloches du parvis De Notre-Dame de Paris grim et plaisir je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trèsmolot Balayer pour toujours je repar à zéro non rien de rien non je ne regrette rien Աօ่ biết դ Mā柠ская, FourkALLY գес net repay, Աօ况 Gadie Sem Ashill irin deEO. Աօoung où hò giveaway, Halfway I station and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 Qui sait jouer la java Elle écoute la java Mais elle ne la danse pas Elle ne regarde même pas la piste Et ses yeux amoureux Suivent le jeune herbe Et les doigts séquenants de l'artiste Ça lui dans la peau Par le bas, par l'eau Elle a envie de chanter cette physique où Son être étendu, son souffle et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 Ils seront de vrais pachas Qui tous les soirs pour elle Qui jouera la java Elle écoute la java qu'elle se redonne pas Elle revoit son accord d'uniste Et ses îles amoureux suivent le jeu nerveux Et les doigts c'est qu'elle de l'artiste C'est lire dans la peau par le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 Tant ses jambes tristes L'emmènent au boui-boui Où y'a un autre artiste Qui joue toute la nuit Elle écoute la java Elle entend la java Elle ferme les yeux C'est une erreur. Ça lui ram dans la peau par bas par là et la vie devient cette physique. elle fait des danses et donne pour son de la musique.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 que quero por você irei tornar do muque e na para bona dove poner la co regarde chat reste passe hughu amour car tu ne me prodaseras il ne parle tout bas tu vas voir la vie sempre quero te jogo irei estar por domcar irei partir de boa dove kamwa leger Но drama modern tak mukho premi rasa tema Je me ferai teindre en blonde Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune j'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferai n'importe quoi Si tu me le demandais T'arrache à moi Si tu m'heures Quand sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique Les cris, les rires Qui est que la terre Autour de moi Et perdu parmi ces gens Qui me bousculent Et tournit, désemparé, je reste là Quand soudain Je me retourne, il se recule Et la foule vient Me jeter entre ses bras Emportée par la foule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 Et parfois soulevez nos deux corps en lassé et, et retombe tous deux épanouis en ivresse. Et, et la joie que la bousser par son sourire me transperce et resjaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'encore mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure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 J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, mille heures Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici, c'est confortable Laissez-vous faire Miller et prenez bien vos aises vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise je vous connais Miller vous ne m'avez jamais vu je ne suis qu'une fille du port une ombre de la rue dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire et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 Souris-moi, Milor. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà ça. Mal es rier, Milor. Allez chanter, Milor. Ta ra ra ra լսում էիք, որվա հոբելիարին։